Bonjour, Monsieur Malo. Emmanuel à l'appareil. Vos résultats ne sont pas encore là. Votre examen a été envoyé à Ottawa avec une semaine de retard suite à la grève des agents postaux. Rappelez-nous dans une semaine. Nous aurons déjà obtenu vos résultats. Merci!